dans dans dans dans dans dans dans dans dans dans dans dans dans dans B-E-2-N-Y-B B -E Mon nom à moi c'est B, oui tu l'as deviné Comme toi je veux la justice, j'essaie de défendre mes droits Partout où tu vois la poule c'est qu'on parle de moi Je descends des quartiers, soi-disant mal fréquenté Pour la PJ et passe trois quarts de la journée Mais j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de cette vie là Et pour sortir de cette appart je ferai n'importe quoi Mais vous êtes fou oh oui Mais vous êtes fou Mais vous êtes fou oh oui Mais vous êtes fou oh, oui. Merde quand je vois dans la rue tous ces jeunes qui hier Qui restent là à ne rien foutre, moi je crie colère Car tu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 nous et que tu dis pas pour tous les gens qui nous aiment pas tu vois notre route, oui c'est du rap français plus fort que jamais, apportons avec lui le fond de tous ces secrets et nous les b-boys, on peut s'empêcher d'écouter si tu comprends pas, c'est que t'es pas branché Mais vous êtes fou, oh oui mais qui ben Et qui l'accompagne Benny B, mais vous êtes fous, oh oui Mais vous êtes fous, oh oui Mais vous êtes fous, oh. C'est Béni le Bible le plus tendre Je chante ma chanson à qui veut bien l'entendre Je trouve de nouveaux beats, de nouveaux tubes étonnants Et crois-moi bien d'ici peu, je serai le plus grand Car je ne suis pas comme eux, je veux me défoncer Je ferai tout ce que je peux pour que ça puisse marcher Montrer à tous ces bailleurs que le move est fort Une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort Oui, à tous ces bailleurs que le move est fort Une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort Yo Mais vous êtes fous Oh oui Mais vous êtes fous Mais vous êtes fous